je sliecht lekum aamalekum, wa je erfelt lekum vnubakum, wa me iordi allah wa rasoolahu fakad faze fauzen aadima. Ama baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le sujet de. Notre cours. est sur al khawarij ainsi que la position de l'islam face ou vis-à-vis des khawarij. Les khawarij sont ceux qui sortent de ou contre. Et cela est donc dans la langue arabe, lorsqu'on dit l'oratan. donc celui qui sort de ou qui sort contre. est ce que sa définition religieuse est Ceux qui sortent afin de combattre l'heure ou un gouvernement établi est reconnu comme tel. Et peu importe l'époque. Certains savants délimitent, donc les Khawarij, à ceux qui sont sortis combattre Ali Rajallah. Cela est l'avis de Sheikh Nubel Rahmatullah Ali. Cette définition est la plus répandue dans les livres qui les mentionnent. Il y a aussi, bien sûr, d'autres définitions qui nous en sont, ou autres encore. Les Khawarij ont spécialement vécu dans des endroits bien particuliers, c'est-à-dire en grand nombre. Et il y en a encore à l'île d'Oman, Hadramout au Yémen, aux Zanzibar, et dans certains endroits d'Afrique et au Maghreb, comme chez les Banimzab en Algérie. Ont-ils d'autres noms Oui. Et le plus connu d'entre eux, eh bien, donc, Al-Khawarij, euh, du fait qu'ils sont sortis combattre l'imam, établi et reconnu. Aussi du fait qu'ils sont sortis du groupe ou de la religion. Et parmi les noms qu'on retrouve chez le Khawarij, il y a aussi El Haruriya, qui revient à un endroit qui se prénomme Harura. Et cet endroit est proche de Koufa. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de Aisha, qui mentionna Et qui, qui, qui mentionne à la famille d'Isa et dit Aharuria Anti aharuria Anti et aussi Ashara Ashara. Donc, ils sont heureux de, de se faire appeler comme ça car ils considèrent avoir vendu leur corps afin d'obtenir le paradis. Donc, ils sont, ils sont fiers de ce mot-là. Ils se vantent. Et les gens de la Sunna les appellent aussi « El-Mahriqa »« El-Mahriqa » car ils sont sortis de la religion d'où le fait que certains savants les considèrent mécréants et parmi eux, « Shirim Ali, et d'autres encore. El Khawarij ont peu de livres, et les plus répandus se retrouvent chez El-Ibarriya, même si dans certains chapitres, ils essaient de cacher, ils rusent, ils cachent certains livres ou certains chapitres en particulier, spécialement dans le domaine de Al arghela afin de ne pas propager c'est-à-dire de ne pas montrer à tout le monde leur grand égarement. Et l'égarement dans la raqéda, chez ces personnes-là, sont durant du nafi, donc de la négation des noms et attributs, ou des noms ou des attributs, ou de certains noms ou de certains attributs, selon les sectes, du tèjbih, donc de, de la ressemblance, ainsi que du ta'wil el-baratel, ainsi que du ta'wil el-baratel. C'est-à-dire la fausse interprétation. Celle qui est fausse est vaine. Il est fort et formellement interdit de se rebeller contre le gouverneur du fait de sa gravité et ses conséquences. Cette interdiction fait l'unanimité chez les savants de l'islam. Peu importe l'excuse. Peu importe le moyen, qu'il soit par les armes ou aider des personnes avec de l'argent, des soutiens logistiques, accepter ce qu'ils font ou appeler à cela. Parmi les savants qui mentionnent l'unanimité, il y a Abou Hassan al Ashari, ta al Ta'ala, l'Imam al-Nuhajar, l'Imam al-Nawawi et d'autres savants encore. L'imam al-Nawawi dit dans son explication de l'authentique de muslim, les savants sont unanimes qu'il faut obéir au gouverneur tant que celle-ci, c'est-à-dire l'obéissance, ne touche pas la désobéissance à Allah, que celle-ci n'est pas la désobéissance à Allah. Et l'imam dit dans la seconde moitié d'une parole, et que son obéissance est meilleure que de sortir contre lui et cela amène à ne pas faire couler le sang et de calmer les tensions. Il nous retrouvons dans le Coran donc l'interdiction ou l'obligation plutôt de d'obéir au gouvernement Et cela fait partie des chapitres justement de ce qui est contraire à la voix des khawarij. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayuhalladina amalu, atia Allah, wa atia Rasul, wa ulil amri minkum. » Donc, il dit dans la traduction rapprochée « Aux ceux qui ont cru, obéissez à Allah et obéissez à l'envoyé et à celui qui détient l'autorité de chez vous. » Ce sont les gouverneurs. Comme l'a dit Abu Huraira, ainsi Ibn Abbas, ainsi que Zayd ibn Hassan, ainsi que Meymoun, ibn Mihran, ainsi que Suddhi, l'Imam Ahmed. Et l'Imam, ibn Jair al-Tabari, expliquant ce verset, dit, ce sont les émirs et gouverneurs vus la véracité des annonces du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il ordonna l'obéissance au gouverneur et aux émirs dans l'obéissance, dans l'obéissance à Allah, ainsi que les intérêts des musulmans. Voici donc sa parole, ta'ala. On retrouve dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam près de 30 crédits qui mentionnent et demandent l'obéissance au gouverneur, ainsi que le fait de ne pas lui désobéir ou sortir contre lui. Que le, que le gouverneur soit injuste dans le domaine du partage ou qu'il soit donc, euh, dur et tyran dans le fait qu'il va donc, euh, frapper les personnes ou châtier les personnes. Donc parmi les preuves de la sunna, le hadith mentionné par Abu Huraira où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, donc toujours dans la traduction rapprochée, « Celui qui m'obéit a donc obéi à Allah. Et celui qui me désobéit a donc désobéi à Allah. Et celui qui obéit à l'émir, le gouverneur, m'a donc obéi. Et celui qui désobéit à l'émir, m'a donc désobéi. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari dans son authentique, dans le djihad, du Donc Dans le chapitre du djihad. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il convient, il est demandé à la personne musulmane, musulmane d'écouter et obéir dans ce qu'il aime ou déteste. Sauf si on lui ordonne de commettre un péché car si on lui ordonne de commettre un péché, il n'y a ni écoute et ni obéissance. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, alhamdulillah, dans le kitab al-Hakam, le bâbe al-Samr al-Bahar, l'imam. Il dit aussi, Sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Ghraira, Ibn Abbas, Ibn Abbas, al anhuma, celui qui voit en son gouverneur quelque chose qu'il déteste qu'il patiente donc car celui qui se sépare du groupe ne serait-ce qu'un enfant et qu'il meurt comme cela donc sa mort il sera mort comme dans l'ère pré-islamique il sera mort comme dans l'ère pré-islamique Et dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on prête allégeance à deux khalifas, donc à deux khalifas, combattez donc ce dernier. Car il y a déjà un califat en place. Il y a déjà, en réalité, un califat qui est déjà en place. Donc personne ne peut lui prendre cette place. Hadith rapporté par même muslim. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Aouf ibn Malik Radhan Anhu Le meilleur de vos gouverneurs sont ceux que vous aimez et ils vous aiment. Sont ceux que dont vous dites donc euh, du bien. Ou vous priez sur eux et ils prient sur vous. Dans le sens, ils les adoptent pour vous. Et parmi les pires de vos gouverneurs, sont ceux que vous détestez et ils vous détestent. Et sont ceux que vous maudissez et ils vous maudissent. Et les compagnons de dire oh, « Ô d'Allah. n'allons-nous pas donc les combattre avec l'épée ?» en ce moment-là, dans ce cas, il dit non, tant qu'il vous accomplisse la prière sur vous, c'est-à-dire tant qu'il vous laisse accomplir la prière, tant que la prière est accomplie dans ce pays. Il y a une parole de Shemran Timine par rapport à cela, pour dire que le pays musulman est le pays où la prière est accomplie, le pays où les gouvernants sont musulmans, et la prière est accomplie par rapport à ce calife. Et bien sûr, il y a aussi le hadith de l'Irbad ibn Seria Rajla Anhu, très connu. Lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés, d'une grande exhortation. Donc les larmes ont coulé, les cœurs ont frémi. Une personne a dit, "Ô oh, envoyé d'Allah. Cela ressemble à une exhortation d'adieu. Donc que Nous conseillons, il dit, je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si c'est un esclave habashi, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Donc ayant donc recours à ma sunna et la sunnah de mes califs bien guidés. Accrochez-vous-y, ou accrochez-vous-en. Mordez-y avec les molaires. Et attention aux nouvelles choses, car chaque nouvelle chose est innovation, et chaque innovation est dans le, fait, est également. Vous-même, vous voyez ici que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la recommandation de la crainte d'Allah, il demande d'écouter et d'obéir. Car généralement, les fitaines sont des fitaines qui sont d'ordre, donc, division entre le gouverneur et La population. C'est ce que les gens essayent de diviser, de séparer la, la population du gouverneur afin de le détester, de sortir contre lui. Aussi, Abu Huraira, rapporte que le prophète wa sallam, a dit il te doit d'écouter, d'obéir dans des moments difficiles et dans des moments faciles. Donc que ce soit le moment difficile ou facile. Ainsi que si l'on passe sa personne face à la tienne. C'est-à-dire que même si les gouverneurs euh, profitaient plus des biens du pays, on ne doit quand même pas Même si les gouverneurs donc, profitaient et pensaient plutôt à eux avant de penser à son peuple, il faut encore une fois ne pas par rapport à cela. Et ce hadith est rapporté par les mêmes musulmans. Et je vais terminer par rapport au, au hadith avec celui de Houdé de Yaman radia anhu lorsque il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam au renvoyé d'Allah certes nous étions dans un mal Et ce bien nous est venu. Donc Ce bien nous est venu, c'est-à-dire l'islam. Là, là c'est-à-dire ce, ce dont nous sommes en train de vivre actuellement. Est-ce qu'après ce bien, il y a un mal Il dit oui. Et je dis, et comment Il dit, il y aura après vous des gouverneurs qui ne vont pas... Donc euh, guider, ou se guider de ma guidé. Ils ne vont pas donc euh, propager ma voix, ils ne vont pas en vérité donc euh, suivre ma voix. Et sortira de chez eux des personnes, avec des cœurs de diable dans des corps d'humains. Donc regardez ici, ils sortira donc de chez eux des hommes avec des cœurs de diable et des corps d'humains. On a vu ici que les gouvernants ne nous, nous, nous seront pas euh, des gens qui pratiqueront spécialement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vont pas suivre sa idée, sallallahu alayhi wa sallam et il dit que dois-je faire si je rencontre cela au envoyé d'Allah? Il dit Tu écoutes et obéis à l'émir, même s'il te tape le dos et te prend tes biens. Écoute donc et obéis, écoute donc et obéis. Le hadith rapporté par Moussim dans le chapitre Al-Imara, Kitab Al-Imara, qui est un très grand chapitre dans ce sujet. On retrouve aussi bien sûr des paroles, énormément de paroles de plus prédécesseurs. Et donc, euh, on se suffit d'entendre la parole d'un messager de son envoi, sallallahu alayhi wa sallam, faute de temps. Et nous allons donc parler des caractéristiques des Khawarij. Nous allons parler donc ici des caractéristiques des Khawarij. Parmi les caractéristiques, de, les caractéristiques des Khawarij, c'est qu'ils sont imbus de leur personne. Ce sont des personnes orgueilleuses qui pensent être meilleures que d'autres. Et nous avons ici un exemple. Lorsque le prophète alayhi wa sallam, a dit... À un homme qui est passé à côté des compagnons Anu, et le prophète sarrasme a dit donc je te demande par Allah est-ce que tu t'es dit donc ça dans ton fort intérieur lorsque tu es apparu auprès de nous qu'il n'y a personne dans cette assise donc devant les gens qui sont ici présents les personnes présentes quelqu'un meilleur que toi il dit par Allah oui Il a pensé cela. Il a pensé donc être meilleur que le prophète, prophète sallam et ceux qui sont autour de lui. Alors que vous voyez bien vous-même ici que le prophète sallam était là avec ses compagnons. Et lui, il a dit oui. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Adi, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, et la chaîne de transmission est bonne, il y a, parmi vous, donc des personnes qui adorent l'Azha O'Jel, elles commencent, cest jusqu'à ce que vous êtes éblouis, hein Donc, en vérité, vous êtes ébloui par, vous êtes émerveillé de voir donc, ce, cette, ces adorations-là. Et eux aussi, eux-mêmes, ils sont eux-mêmes, donc, imbus de leur personne. Car ils, se sont, ils se considèrent en réalité donc, supérieurs. Ils sortent donc, de la religion de la même façon que la flèche sort de son carquois. Donc imaginez à quelle vitesse, et lorsque la flèche sort, ce n'est pas pour, ce n'est pas pour revenir. Ce n'est pas pour revenir. Donc je vais reprendre le hadith, où il dit sallallahu alayhi wa sallam dans la traduction rapprochée Il y a parmi vous des personnes qui donc, adorent la Zawajel et ils commencent jusqu'à ce que les gens sont émerveillés et éblouis par eux mêmes et eux mêmes aussi sont émerveillés et éblouis par leur propre personne, un de leur propre personne. Ils sortent de la religion de la même façon que la flèche sort de son carquois, rapporté par les mêmes Ahmed, pour les géal Parmi aussi leurs caractéristiques, c'est qu'ils tuent, qu ils combattent les gens de l'islam et délaissent donc, euh, les adorateurs des statues. El khawarij donc on ne combattent pas. Donc euh, est... les, les, donc les ou autres, ils combattent les musulmans. Et en réalité, ce combat, le fait qu'ils tuent les musulmans, est en vérité un avilissement pour eux. Et parmi aussi leurs caractéristiques. C'est que, un atout, donc ils ont pris des versets qui ont été descendus sur des non-musulmans et les ont descendus sur des, sur des gens de l'islam. Du fait, donc de ce fait, ils ont rendu licite le son du musulman, ainsi que leurs biens. Et Ibn Omar, a dit, donc ils ont pris donc des versets qui ont été descendus chez donc, des mécréants et les ont placés donc, chez les croyants, rapportés par Al Bukhari dans son salle. Et parmi aussi leurs caractéristiques, et ce qu'ils aiment, c'est les biens et l'argent. Donc ils aiment, elles mêlent. Et de façon générale, ils ne sortent que pour, elles mêlent. Pour donc, les bien de cette vie ici-bas. Et nous avons des preuves en cela. Et la première preuve en cela est le hadith où Zul sera, lorsqu'il est venu voir le prophète, il lui a demandé, il lui a dit Yadil, Yarasullah, ou bien Yadil, Yamahamad, ou bien Taqllah, Yamahamad, Taqllah, Yarasullah. Non, lorsqu'il a dit Yadil, Ou Bettakillah, Zul est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de partager les biens. Il lui a dit, Zul Khuwaysira, sois juste au Mohammed ou bien au renvoyé d'Allah, ou bien crains Allah, il lui a dit aussi, dans une variante. Donc on voit bien qu'il est sorti vers lui donc pour un bien de la dunia. Donc il lui a mal parlé, il lui a mal parlé au gouvernement, au gouverneur, parce que le prophétien c'était lui qui était chez les croyants à cette époque, et il lui a mal parlé en plus devant les gens. Il s'est détourné, il est parti. Et il s'est détourné de lui, en plus il est parti. Et les Khawalij, lorsqu'ils sont sortis à l'époque de Hoffman, Radelain, où Donc, un d'entre eux, un parmi les Khawalij a dit, oh, Jean, est-ce que son sang nous est permis Est-ce que son sang nous est permis Et si bien non Donc, ils ont bien sûr donc, vidé sa maison. Ils ont pris tout ce qu'il avait chez lui. Ils sont partis aussi donc, dans Beit El Mel, c'est-à-dire la demeure où il y a les -des musulmans, et ont vidé aussi ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, euh, ils ont dit que voilà, oh ils n'ont rien laissé. Donc, même les récipients, ils les ont pris. Ils ont tout pris. Hein, donc euh, ils ont tout pris même donc, les choses qui n'avaient pas de valeur elles ont été aussi donc ramassées en ce moment là et parmi leurs caractéristiques c'est qu'ils détestent fortement les musulmans donc ils ont une haine qui est forte parmi les musulmans donc euh, c'est parmi les caractéristiques des c'est de détester fortement et d'avoir une grande jalousie sur eux, les musulmans. Et c'est pour cela qu'Annabi nabi, sallallahu alayhi wa sallam, plutôt, donc, un euh, nabi, sallallahu alayhi sallam, a mentionné lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a, euh, dit, alayhi wa sallam donc, euh, trois caractéristiques. Donc, ne va pas amener l'antise Dans le cœur du musulman. Donc, euh, d'être sincère lorsqu'on œuvre pour Allah, avec la sincérité dans l'œuvre, conseiller le gouverneur et rester proche et assidu avec le groupe des musulmans. Et cela, bien sûr, a été remarqué. Donc, lorsque ils ont tué Ali ou Osman plutôt lorsqu'ils ont tué Osman, Othman, donc, euh, ils ont montré donc, comment ils étaient, en fait. Donc, la haine qu'ils avaient. Parmi leurs caractéristiques aussi, c'est que ce sont des gens qui ont en eux donc, de l'hypocrisie. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Affan, radiallahu alayhi wa sallam, il y a Rahman. Donc, certes, Allah a habillé donc d'un nabi, c'est lui qui gouverne. Et si les hypocrites essaient de te l'enlever, ne l'enlève pas jusqu'à ce que tu me rencontres. Jusqu'à ce que tu me rencontres. Et ce hadith est rapporté par même Ahmed, ainsi que tabarani et l'imam Abiras, et le Sunna et le hakim et le mustadarak. Et Shri Al-Bani, donc, l'a authentifié, il l'a authentifié. Donc, ici, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam a dit, si, donc, les munafiqoun, les hypocrites, te rencontrent. Le Qamis bien sûr, ici, signifie, al khidata. Le Qamis signifie, donc, le califat. Et parmi aussi leurs caractéristiques, c'est que lorsqu'ils dénigrent des gens, donc ils mentionnent, bien sûr, en premier lieu, et ils insignent en premier lieu, donc, euh, les savants et les gouverneurs. Les savants et les gouverneurs, comme le dit Shaykh Issain M'Temir, Donc, c'est qu'ils parmi donc l'origine de leur égarement c'est qu'ils croient et ont la ferme conviction donc euh, de l'égarement des imams bien guidés et du groupe des musulmans et qu'ils sont sortis de l'équité ils ne sont pas justes et qu'ils sont donc égarés et réalité, donc, ils sont sortis de la Sunna. Et aussi parmi leurs caractéristiques, c'est l'exagération dans, dans la religion. L'exagération dans la religion. Et donc, ils dépassent les limites. De la charira, qui dépasse les limites de ce que Allah a légiféré, ainsi que son vol envoyé, alayhi wa sallam, envers les croyants. C'est pour ça qu'un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a dit L'un d'entre vous, donc, dénigrera sa prière face à leur prière, et sa lecture face à leur lecture, et son jeûne face à leur, leur jeûne. Et ce n'est pas, bien sûr, le début du hadith n'est pas là pour vanter leur mérite mais le contraire c'est plutôt donc, pour dénigrer et détester totalement donc, ce qu'ils font car la lecture des compagnons ainsi que leurs prières ainsi que leurs jeunes elle est celle qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala Et celle dont Allah a agréé envers ses serviteurs. Donc ils ne peuvent pas faire mieux. Ils ne peuvent pas arriver à faire mieux. Et parmi donc, le résultat de leur exagération, c'est le fait qu'ils sortent de l'islam. Lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, il y a malikounamine d'in ils sortent de la religion. De la même façon que la flèche sort de son carquois. Et puis, ils n'y reviennent pas, donc ils ne reviennent pas à cette religion. Donc il y a ici une menace sévère pour celui qui a un cœur ou qui prête l'oreille alors qu'il est témoin. Donc que les ordres de l'islam prennent soin à eux et attention. Et à délaisser le ménage des khawaris spécialement, et en, particu donc, euh, en particulier et aussi de façon générale le ménage de tous les gens de la bidar. Donc euh, les savants sont en divergence pour les considérer donc mécréants. Abu Uman, Sahab al-Jalil, par rapport au hadith du prophète, il a dit, il est rapporté par Ibn Majah et il est considéré comme bon chez l'Albani, il a dit, certes, ces gens étaient musulmans, ils sont devenus des mécréants. Donc, Abu Umam a compris le hadith de cette façon. Il a dit, certes, ces gens étaient des musulmans ils sont, sont de mécréants. Et on sait que y a donc Domhour ne voit pas qu'ils sont musul... ne voit pas qu'ils sont mécréants, mais que ce sont des gens de la Bidar, Sawab ibn et d'autres pour dire que ce sont des mécréants. Il est aussi rapporté dans Al Bukhari. Où Abu Sa'ad al-Khudri, Rajallahu anhu, a entendu le prophète Sansam Il a dit, Yakhrujou fi hadi l'umma. Walam yakul minha. Donc, sort de, donc, dans cette, donc, dans cette communauté. Il ne sort pas de cette communauté. Donc, elle va être un surlien sur cette communauté, mais elle ne fait pas partie de cette communauté. Donc, le hafiz dit, Allah, Cela donc, démontre qu'Abou Saïd al-Khoudri a donc rendu mécréants al-Khawarij et ne font pas partie de cette communauté. Donc, revenons au Fath 12-302. Après avoir mentionné la divergence dans le fait de les considérer mécréants, la dit est donc euh, c'est que ces paroles qui ont été donc propagées, c'est-à-dire ces paroles qui sont venues donc chez les savants, elles sont, donc ils sont tous d'accord pour dire qu'elles sont donc, contraires à ce que le prophète s'en va leur s'enlève, et que ces actes font donc euh, partie des actes des... Donc, des mécréants. Donc, euh, des mécréants. Et ce sont des actes de mécréance aussi. Donc, cela... Donc, il y a beaucoup de textes qui ont été mentionnés dans plusieurs endroits différents face à cela. Mais simplement, le fait de rendre mécréant chaque personne, donc individuellement, Et de juger, de le juger pour dire qu'il demeurera éternellement en enfer, cela revient, et doit être bâti et basé sur le fait de, de prouver les, les, donc les conditions du tech-fil, ainsi que le fait donc, de, de, de pouvoir en vérité réfuter tout ce qui pourrait en vérité euh, interdire ce tekfir. Réfuter en vérité tout ce qui pourrait interdire, interdire ce tekfir. Des fois, il y a des manières. Il y a des choses qui font qu'on ne peut pas dire que c'est un manière. Et à ce moment-là, il faut que ces choses-là ne soient absentes. Donc, tout ce qui va interdire de leur rendre kfr, si elles sont absentes, à ce moment-là, c'est cela, cela. donc euh, que le jugement euh, sera là pour annoncer, pour dire que c'est un kfr. Et bien, c'est parmi ceux qui ont rendu le, le Donc, les le, jimnubad rahmanullah. Donc, il y a des dianaises parmi ces faits faut. 1361. Et il demanda, donc, le choukm, de la prière, donc, derrière les gens de la bida, il dit, si leur bida est mukafira, donc, si leur bida est, donc, une bida qui, en vérité, euh, du couvre, comme la bida de Khawaj, ben, martezéla, ben, jahmia, ben, rafida, donc, il ne faut pas prier sur eux. Mais si on parle par rapport au fait de la prière donc, euh, sur les gens de la Bible, c'est-à-dire euh, la prière du mort. Et parmi leurs caractéristiques aussi, c'est que ce sont les premiers qui ont rendu mécréants les, les gens de la Bible, donc les musulmans, à partir des péchés. Et lorsqu'ils les ont rendus mécréants, donc ils ont rendu licite leur sang. Et aussi, ils rendent mécréants tous ceux qui les contredisent. Et son, son sang, ainsi que ses biens, deviennent licites chez eux. Donc, ils rendent mécréants tous ceux qui les contredisent dans leur bidra, ils rendent licite leur sang et leurs biens, Et cela est le cas et la situation des gens de la bidha, lorsqu'ils commettent une bid'ah et rendent mécréants ceux qui les contredisent dans cela. Comme le dit Shri Sallam al dans le fatawa 3 279. Et parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils savent parler. Ils ont le bon parler, mais leur acte est très mauvais. Donc ils ont des actes, des actes qui sont déplorables. C'est pour ça ce que le Nabi Sassam l'a mentionné dans Sahel Bukhari. Donc ils disent hein, les meilleures paroles des gens de la terre. Mais ils œuvrent des pires des œuvres donc des gens de la terre. Vous voyez donc leurs paroles et en totale contradiction avec leurs œuvres. Et parmi leurs caractéristiques, donc ils le prennent donc les textes le nom du gouverneur est mentionné donc ils bien sûr et ont euh, placé cela comme si c'était eux qui devaient s'occuper de cela comme si c'était eux les gouverneurs et c'est pour ça qu'ils devront cela donc alors ils demandent au gouverneur de faire ceci, de cela et eux se mêlent de ça Ils ont pris la place du gouverneur, ils ont pris l'habit du gouverneur et décident en vérité donc euh, devraient en cela. Lorsqu'ils entendent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit de sortir les mécréants de la péninsule arabique, n'est-ce pas que l'émir Omar Omar ibn Khatara danou? Lorsqu'il a envoyé euh, des groupes, donc, euh, il ne l'a pas fait lorsqu'il les a vus vivre là. Donc, il ne les a pas sortis lorsqu'il les a vus vivre là. Pourtant, on sait bien qu'il n'a pas désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi parmi leurs caractéristiques, c'est que, ils sont jeunes, sots, et ont en vérité, donc, des rêves. Et c'est ce qu'on voit, lorsqu'on voit ce groupe, donc, de Khawarish, celui de voir dans Al-Qaeda, dans Daesh, qui part, qui part chez ces gens-là, donc, euh, se retrouver en Irak, à suivre quelqu'un qui est inconnu, à suivre un groupe, Donc, qui en vérité, donc, qui n'est pas légitime. Ils suivent ces gens-là et vont au milieu des musulmans pour tuer les musulmans, pour combattre, donc, se combattre les uns les autres du fait qu'ils sont dans une terre musulmane. Ils suivent n'importe qui. On voit que, aussi, que ceux qui partent combattre avec eux, ce sont généralement des gens qui n'ont donc euh, pas d'expérience religieuse, ils n'ont pas de science, ce sont des nouveaux dans la religion, ils se font donc embrigader, euh, alors qu'ils n'ont aucune connaissance religieuse, ils se retrouvent à faire n'importe quoi. Et le pire, et ça c'est une nouveauté, c'est de voir que les femmes partent pour en vérité se retrouver donc, euh, dans des mains de n'importe quel homme. Alors que cela, on ne leur a pas demandé, Et tout cela en vérité est dû à leur totale ignorance. Pourquoi Parce qu'ils ont été, comme on l'avait auparavant, donc ils ont été attirés par les beaux discours. Et à leur promet des rêves d'entrer au paradis et d'avoir la meilleure place au paradis et l'accrédit. Et on ne voit pas chez eux des ulama. On ne voit pas chez eux des chouurs. Et tous les savants connus et reconnus donc sont contre eux. Ces actes, sont contre ses faits, sont contre ces meurtres, sont contre le fait de s'exposer, sont contre toutes ces choses-là, de la façon la plus absolue. Et ceux de parmi les frères musulmans, les souris, et les autres, parmi ceux qui suivent ceux Hassan al-Banna, cette koutoub, et les autres, donc eux, à ce moment-là, ont rendu halal cela, et même qui les incitent les gens à se retrouver dans cela parmi leurs caractéristiques c'est que ces gens là aiment les doigts de la FITNA. Quand vous voyez que le premier quasiment qui a rendu les sites donc, euh, les attentats de suicide, c'est le Parlement, oui. Même si il reçoit des gens spécifiés pour euh, la Palestine, c'est devenu quelque chose de mondial. C'est devenu quelque chose de répandu. Ça ne va jamais s'arrêter à une seule personne. Il a commencé par cela. 20 ans après, c'est partout. C'est des faits-là qui n'ont pas 30 ans. Maintenant, tout le monde le fait. Et là, donc, on a ici, donc, euh, un, un imam et un émir chez le Khawarij, le Pardawi, qui est le chef des musulmans et les frères, et les frères musulmans, les frères, donc, le moufti des frères musulmans et les frères musulmans sont les parents des Khawarij, c'est-à-dire les Khawarij actuels, du fait que ces gens-là reviennent au même jour, cette route, Hassan al banna ils prennent même des rawafid, de Al-Kardaoui qui sont prêts à tout pour donc, déstabiliser, détruire les pays musulmans. Et dès qu'un parmi les savants, ou parmi leurs savants, c'est-à-dire parmi leurs savants ou pseudo-savants fait surface. Donc il part de lui comme si c'était un grand savant alors qu'il fait partie des churs de la FITNA. Il fait partie des arrivistes qui profitent de ces occasions-là, de ces événements pour se faire connaître et pour profiter en général des biens de la Il suffit de voir la fitne des Khawarij un parmi ceux qui ont tué Rothman, Rajar et on verra bien qu'il n'y a pas parmi eux un seul compagnon. Il n'y a pas parmi eux un seul compagnon qui a participé au meurtre de Rothman, Rajar Allah Et parmi aussi leurs caractéristiques, c'est que c'est la première communauté qui a combattu le prophète Mohammed, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt la première donc, secte qui est donc euh, sortie de la communauté de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les premiers qui ont divisé dans l'histoire les musulmans. Et parmi leurs caractéristiques, c'est qu'à chaque fois qu'ils essaient de réprimander le blâmable, ils commettent un blâmable qui est encore plus grand. En demandant à Al-Hassan, Rahman Allah, au père de Saïd, Donc, euh, il y a un Khaliji qui est sorti à al donc euh, C'est un endroit à Basra. Et il dit « miskin. il a vu un mal il a voulu réprimander ce mal et il a sombré ou il est tombé dans ce qui est plus grand que cela. Donc, plus, plus bamable que cela. » C'est donc Itab El-Shirah, même à ajuré Parmi aussi les caractéristiques des Kharji, -e c'est que ils continueront tout le temps Et toujours à sortir contre cette communauté. Et le nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à chaque fois qu que leur corne pousse, qu'elle se montre, elle est voyante, à la coupe. Et à chaque fois qu'on que, que, que cest à dire la corne, à partir du moment qu'ils apparaissent, à chaque fois que leur corne euh, est montrée, est apparue, à la coupe. À chaque fois que leur corde est montrée, est apparu Allah. l'a coupé. Il a, il a répété cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus de vingt fois. Jusqu'à ce que sortent d'entre euh, eux, donc les djels, c'est-à-dire parmi eux. Les Dajjel, font partie des gens qui vont suivre des djels. Et Shri Sayyim Kemi dit dans ce hadith que le prophète alayhi wa sallam, a voulu dire alayhi wa sallam, Certes, donc, certes, ils continueront toujours à sortir jusqu'à l'époque du Déjel. Jusqu'à l'époque du Déjel. Et aussi parmi leurs caractéristiques, Il ne suivent le prophète wa sallam, que de ce qu'il a été, donc, parvenu par Allah hadith al ou, d'accord, d'accord, et, donc, de la sunna qui a été, donc, expliqué, qui a expliqué ce verset. Donc, si il voit que les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam seraient contraires à ce qui seraient Ceux qui seraient apparents du verset, ils verraient par exemple les actes du prophète, ça contraires à leurs yeux, à ceux qui seraient bien sûr apparents du verset, ben, ils vont délaisser les actes du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ne vont pas chercher pourquoi le prophète s'il l'a fait, et qu'est-ce qu'il a amené à le faire, avec les règles religieuses, comme il se doit. Et cela donc, a été mentionné par Chérit-Saint-Denis, « Allah Elle dit, et cela est grave, que Al donc, euh, ont permis et il considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être injuste ou s'égarer. Et dans ce cas là, il n'est pas obligatoire de l'obéir et de le suivre. Par contre, il le croit dans ce qu'il a donc, euh, ce qui a été mentionné dans le Coran, dans ce qui a été mentionné dans le Coran de sa part, sans que cela ait été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa c'est-à-dire dans ce qui serait contraire à l'apparence du Coran, comme on a dit auparavant. Si un Sallallahu alayhi donc, euh, ferait une œuvre et en apparence, ce serait contraire, on a dit que c'est si, en apparence. Donc, il y a bien une explication à cela. Donc, euh, comme ils prétendent eux, donc ils prétendent eux que cela est contraire en l'apparence du Coran, toujours avec leur compréhension en eux et leur prétention en eux. Et la majorité des gens de la bidha ainsi que les Khawarij, donc, les suivent dans la réalité de cela. Car ils voient que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que s'il si s'il dit contraire, s'il dit donc ce qui est contraire à ce qu'ils disent eux, ils ne vont pas le suivre. Donc ils ne vont pas suivre le prophète alayhi wa sallam. Ils vont suivre ce qu'eux disent eux-mêmes. Comme il a été mentionné par Ahmad ibn dans le hadith du prophète alayhi wa sallam. Donc ils rejettent hein, donc la preuve ou en mentionnant que la chaîne de transmission ou autre, donc ils veulent en vérité dire que cette preuve euh, n'est pas authentique, par exemple, ou ils altèrent le sens ou de, de, de façon générale, donc ils vont critiquer donc euh, la chaîne de transmission ou bien le texte en lui-même. Mais en réalité, eux, ne sont pas des suiveurs, ils ne sont pas croyants de la réalité de la sunna avec laquelle est venu le prophète Muhammad, alayhi wa sallam, ni, bien sûr, de la réalité du Coran, comme le dit Sheikh uté Allah. Toujours parmi leurs caractéristiques, Donc euh, ils sont connus spécialement à cette époque, même si avant aussi l'ont utilisé, c'est que la fin justifie les moyens. Et on voit bien que ça c'est un but parmi les frères musulmans. Il a dit qu'ils étaient prêts à reprendre l'Égypte, même s'il prêtait allégeance, ou même s'il travaillait, donc c'est même si en vérité il, il, il travaillait main à main avec Shaytan. Il a dit même s'il travaillait main à main avec Shaytan. C'est comme il veut. Peu avant ça, il dit que, donc, que si les, les, services saoudiens ont eu raison, et nous, ainsi que les frères musulmans, à, à, avions tort sur la réalité des Khalarj. Dit Daesh n'est pas, donc, ça veut dire, Abouar al-Barda dit Daesh. Daesh, pour lui, c'est pas lui le Khalifa, mais le Khalifa devrait être, en réalité, le gouverneur turc. Erdogan, Erdogan. Ça devrait être lui le Khalifa, ça devrait être en Turquie. Et quand il s'agit de combattre El Khawarij, en ce moment, il ne veut pas. Il n'est pas d'accord avec lui, mais pas dans tout, en vérité, dans certaines choses. C'est-à-dire, c'est pas tout gouverner. El Khawarij, lui-même dit, Abu al al-Bardali, celui-ci, donc euh, le pseudo émir de Daesh, est un ancien frère musulman. Mais en vérité, il n'est pas encore. Mais simplement, il veut le pouvoir. Il l'est toujours. Et lui, il dit, il est un ancien frère musulman. Vous voyez Mais simplement, pour le Kardavis, c'est pas lui qui doit gouverner. Et il n'est pas d'accord avec... Euh, euh, le fait d'aller le combattre. Il n'est pas d'accord avec cela. Et surtout pas pour lui d'utiliser des gens qui sont non musulmans pour le combattre. Alors qu'on sait bien que cela est permis dans l'islam. Et parmi ceux-là, donc ça, regardez, ils vont, ils, vont, ils vont, par exemple, donc, euh, se suicider. Ou bien, ils peuvent donc, euh, se déguiser en se faisant passer pour des gens qui sont des fêtards. Donc, ils vont avoir dans leur valise de la, de la bière, du vin, du, donc n'importe quel alcool. Donc tout ce qui est muscule, quoi, l'alcool. Ils vont se raser, ils vont laisser des paquets de cigarettes même s'ils ne fument pas. Ils vont faire croire qu'ils sont à la mode. Vous voyez Avec peut-être des habits comme s'ils si, comme iraient à la plage. Pour passer inaperçu. Ils se permettent de faire cela. Pour pouvoir en vérité arriver à leurs moyens. Et parmi leurs caractéristiques aussi, aussi c'est qu'ils profitent toujours des événements pour surgir. Ils ont entendu, regardez ici, ils ont entendu, alors que ce n'est pas eux au départ, ils ont entendu que de, de, de, de, de lier tous euh, ces événements depuis à peu près 3, 4 ans dans le monde arabe, pour profiter de ce qu'ils ont fait. Pour profiter en réalité donc, euh, de ce qu'ils ont fait. Ils attendent, ils laissent faire et dès qu'il y a des, des événements, ils surgissent afin, donc justement, euh, ils divisent les gens. Et comme l'a été rapporté dans Al-Bukhari, ils sortent au moment où les gens se divisent. Donc, le 3610, hadith 3610. Vous voyez ici, dans, dans al bukhari donc, elle dit, ils sortent donc euh, au moment où les gens se divise. Il y a un a montré aussi qui ils sont, lorsqu'il a dit « les chiens de l'enfer ». Est-ce que quelqu'un a envie d'être euh, considéré par le prophète comme un chien de l'enfer Que les personnes réfléchissent à cela. Ainsi que ce sont en vérité les pires qu'il faut tuer entre, c'est-à-dire entre l'ombre ce des cieux, donc sur la terre. Et que ceux qui les tuent, aussi il a dit, ça leur donc, donc les bunda ici comme il dit, donc lorsqu'il dit le Shadokatla, donc que ce soit le, c'est dans Shadokatla, la Ainsi que Clébounar, on le retrouve dans Shira al -Ajuri. Et toujours ici aussi. Donc les meilleurs de ceux qui ont tué les gens, c'est ceux qui les tueront. Et bien sûr, cela ne revient pas au commun euh, euh, des personnes, mais au pouvoir en place, au gouvernement. Mais ça, ce n'est pas propre à une seule personne. Ou euh, celui qui dit, je vais les je vais les tuer. Lui il n'a pas le droit. Il n'y a rien à faire Il, a, il doit respecter les lois, mais c'est les lois qui vont, en vie, qui vont s'occuper de ces personnes-là. Il y a des gens qui sont là, qui vont s'occuper, donc, euh, de ces personnes-là. Donc, ça, ça, le c'est le rôle du gouverneur, mais pas de tout un chacun. Et aussi, al Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi mentionné que, si on les tue, il y a de, donc, euh, Une grande récompense, il y a une grande récompense le jour dernier. Hein donc il y a Donc là où vous les trouvez, tuez les, donc, combattez les. Et comme on l'a dit toujours, ça revient toujours au gouverneur, au gouvernement, pas à quelqu'un d'autre. Car il y a dans donc, ce combat, dans leur combat, une grande récompense pour celui qui les combat le jour dernier. Et Shiri Isaïm Temir Rahmullah, donc ce hadith rapporté par Al-Bukhari dans son sahir 6930. Et Shiri Isaïm Temir Allah, dit Certes, il y a consensus chez les musulmans qu'il est obligatoire de combattre Khawarij et Rawafid. et ceux qui sont comme eux lorsqu'ils ont divisé le. Groupe du musulman, Mejmar Fattawa, 28-530. Et toujours parmi donc, le was que leur a donné ici le prophète Mohammed, c'est que ce sont les pires des créatures. Donc ce sont les pires des créatures auprès d'Allah Azza wa Ce sont les pires des créatures auprès d'Allah Azza wa Jal. Ali ibn Abi Talib a dit certes, les gens de science parmi la famille de Mohamed ainsi que Aïcha Fidaboubaqar lorsqu'il est la questionneur que les gens de Sajiyah sont maudits de la bouche de l'envoyé Donc respectueux du dépôt dans une variante dans une version Donc, les gens de Nahrawan, les gens de Nahrawan, rapportés par Tabarani, donc euh, avec deux chaînes de transmission, et l'imam El bayhaqi a dit que dans, dans une des deux chaînes, donc, euh, ces hommes sont fécates, sont sûrs. Mais je mets à Zawahid. Et aussi, comme on l'a dit auparavant, ils n'aurait pas connu. On ne connaît pas des Khawalij qui ont des livres. On ne connaît pas de la part des Khawarij qui ont des livres connus. Et les gens, donc eux, en vérité, ils propagent leur science, leur mevheb hein, et leur ferka. Donc en vérité, de bouche à oreille. On ne sait pas par science connue. Donc, On va s'arrêter là. Et reprendre, inshallah, donc euh, la deuxième partie. Euh, la, semaine, la semaine prochaine, il y a encore donc, quelques points à, à prendre. Barakallahu fikoum. Subhanahu alaikum. Ala, wa ta'ala wa bhamdika. Shahidu an la wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.